Le papier, le tabac. Vous êtes à l'émission r a c l é s i q e n compagnie d a l a i l e f e r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter mon premier groupe obscur de la semaine, c'est-à-dire une formation de heavy metal du milieu des années 80 du nom de Savage Grace.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 Au cours des prochaines semaines, on va donc entendre de véritables petits chefs-d'œuvre par des artistes comme Magma, Sweet Smoke, Pete Brown, Curved Air et CCR. Cette semaine, c'est un autre très bon album que je vous présente, le premier disque homonyme des Anglais de Wishbone Ash. C'est pas le meilleur de la carrière du groupe, mais c'est un des bons. Et、euh, c'est surtout les débuts de ce groupe original qui faisait du rock progressif, mais sans l'apport de clavier. Un des groupes de rock les plus aimés en Angleterre au début des années 70 et qui était dominé par les guitaristes Ted Turner et Andy Powell dont le jeu était absolument brillant et de bon goût. Au lieu de s'affronter comme ça inutilement, constamment, les deux guitaristes travaillaient ensemble afin de créer des ambiances et des harmonies très riches. C'est ce qu'on retrouve sur ce premier disque dont on va tout de suite écouter la face 2 au complet.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 She's only a pain, I don't fit in m y see a She don't fit in m y w o r l d no more My new best has to stay, I keep knocking on my door She's gone away,、I'm、kicking her thoughts around the floor Les Wishbone H! On vient d'entendre la face 2 au complet de leur premier album vénile homonyme de 1970, une face composée uniquement de deux longues pièces. On vient d'entendre le classique Phoenix, c'était précédé de Handy. Euh, comme je l'ai dit plus tôt,、euh, ce premier album homonyme n'est pas le sommet des albums de Wishbone Ash puisqu'ils en ont fait des meilleurs dans les années suivantes comme Argus, entre autres. Mais c'est un album que je considère personnellement comme un classique du début des années 70 dans le domaine du hard rock progressif. Voilà pour ce qui concerne Wishbone Ash. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter une face au complet d'un autre album v i n y l e classique paru en 1970. Cette fois-là, je vais vous présenter l'album Just a Poke de Sweet Smoke. C'est donc un rendez-vous. 14h17, vous êtes à l'émission avec c l a s s i q u e un c o m p a g n é d'Anna l l e f a i r e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous parle maintenant de mon premier groupe obscur de la semaine, un groupe homonyme à celui que je vous ai présenté il y a deux semaines puisqu'il s'appelle lui aussi Savage Grace.、Euh, il y a deux semaines, je vous ai présenté une formation de hard rock du Midwest du début des années 70. Celle que je vous présente cette semaine n'a absolument rien à voir avec elle puisqu'il s'agit d'un groupe de heavy metal des années 80, originaire de Los Angeles et qui figure parmi les premières à avoir donné dans le thrash avec des groupes comme Abattoir et Agent Steel. Musicalement, c'est dans la mouvance、euh, des groupes de métal b r i t a n n i q u e associés à la New Wave of British Heavy Metal. e u c'est pas le groupe le plus brillant du genre, ça, avec j e r a y s mais c'est digne d'intérêt pour ceux qui aiment le heavy metal des années 80. Selon b r o Tableau, on a tendance à oublier ça avec、euh, le passage des ans, mais、euh, la production, le son des albums de métal dans les années 80 était、euh, absolument moche et,、euh, malheureusement, c'est tout à fait le cas. de Savage Grace, dont les albums sont affublés d'un son médiocre, c'est le moins qu'on puisse dire. toutefois, comme leur musique vaut le détour, on va tout de suite en écouter quelques exemples, puisqu'on va écouter trois pièces tirées de chacun de leurs albums. Savage Grace, à l'antenne de la Radio Campus, la station des Médaman et l e salle édifice f du vrai rock et du métal. à m o u r ici, c'est f a u t 89 f m Une formation très obscure, Savage Grace. On vient d'entendre trois pièces tirées de chacun de leurs trois disques. On vient d'entendre la pièce titre de leur troisième disque, After the Fall from Grace, de 1986. Juste avant, on a entendu la pièce Fear My Way, qui est tirée de ce qui est considéré comme leur album le plus important qu'ailleurs. Master of Disguise, dont la pochette est vraiment très comique,、euh, c e s t p a r u e n 1985. Au début, on a entendu,、euh, Fight for Your Life, qu'on retrouve sur le premier mini-album de Savage Grace, intitulé The d o m i n a t r i s s dont on retrouve une photo,、euh, affriolante, je dirais, de la chanteuse b e t t y Bitch sur、euh, la pochette. b e t t y Bitch, qui était、euh, connue à l'époque comme、euh, la, la, chanteuse de la formation Bitch, tout simplement,、euh, qui en réalité était plus, Appréciés pour ses attributs physiques, pour sa voix. C'était pas mal ordinaire,、euh, bitch, comme groupe. Malheureusement, pour Savage Grace,、euh, c'était pas un, une formation très stable et après、euh, le disque After the Fall from Grace, ils n'ont plus jamais fait aucun album complet, seulement deux maxis, soit Ride into the Night,、euh, qui est paru en 1986, et The Lost Savage Grace,、euh, qui est sorti En 2010, cette année, mais qui est en réalité un démo qu'ils ont enregistré en 1983. Étonnamment, le groupe existe encore, mais il semble qu'il ne reste que le chanteur et guitariste Christian Logue,、euh, qui en fait encore、euh, partie. Alors, on peut pas dire que c'est très sérieux en 2010.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 Il s'agit d'une formation très différente de Savage Grace puisqu'on parle d'un groupe de métal progressif américain qui existe depuis une dizaine d'années et qui sont connus sous le curieux nom de Hammers. of Misfortune, un quintet de, de San Francisco,、euh, vraiment bizarroïde,、euh, pour vous en convaincre, vous n'avez qu'à aller voir la photo du groupe qu'on retrouve sur la page d'entrée d e、euh, de, de la station, du site de Cifu, au www.cifu.ca. Vous allez être surpris. Hammer of Misfortune,、euh, font du,、euh, métal progressif, mais c'est loin de ce que les groupes du genre font habituellement et qui ressemblent Euh, souvent, les groupes c est, c est, de, de, de ce style ressemblent beaucoup à ce que font Dream Theater.、Euh, Hammers of m i s f o r t u n e eux, ne ressemblent à rien.、Euh, mais c'est évident que leurs racines musicales sont dans les années 70. Je ne connaissais absolument pas ce groupe-là avant, mais l'étiquette Metal Blade a eu l'excellente idée de ressortir leurs quatre albums cet été, ce qui fait que j'ai eu le plaisir de les découvrir avec bonheur. Comme je l'ai dit plus tôt, il s'agit d'un quintet dont font、euh, partie en ce moment le chanteur Joe Hutton, le guitariste John Corbett, la chanteuse et guitariste Laila Abdul Rolf,、euh, la claviériste s i n g r i d Sheely,、euh, et le bassiste Max Barnett et、euh, le batteur、euh, Chewy c h e w i Marzolo. C'est plutôt un, un sexuar. t、euh, Question de vous donner une idée de ce qu'ils font. On va tout de suite écouter quelques pièces tirées de certains de leurs albums sur les ondes de la Radio Campus. La station des médamanes est la seule à faire tourner du vrai métal progressif à Trois-Rivières. C'est faux! 89.FM!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 To come. Formation de métal progressif américaine très obscure. Hammers of Misfortune de San Francisco. On vient d'entendre Always Looking Down tiré du dernier album du groupe en date, le double f i e l d Church of Broken Glass qui est paru en 2008. Tout comme la pièce qu'on a entendue juste avant, le très beau morceau de Gause, on a aussi entendu une pièce instrumentale qui était tout à fait de circonstance cette semaine, Election Day. qui e s Tiré t de leur album The Locust Years de 2006, qui est pas mal mon préféré des quatre. Au début du bloc, on a justement entendu la pièce titre de l'album The Locust Years. Ils sont pas mal tous bons, les, les albums de Hammers of Misfortune, mais comme je viens de le dire, j'ai vraiment un faible pour The Locust Years et le dernier Fields, Church of Broken Glass. C'est vraiment un groupe à découvrir pour les amateurs de métal progressif. Musicalement, ils sont plus proches de Faith No More, je dirais. De Dream Theater. Ils sont assez excentriques. C'est vraiment pour les audacieux et ceux qui aiment le rock inspiré des années 70. Voilà pour cette petite présentation de Hammers of Misfortune. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe obscur, un autre homonyme, puisqu'il s'agit d'un groupe des années 70 du nom de Skid Row, qui n'a absolument rien à voir avec Sébastien Black, puisqu'il s'agit d'une formation anglaise. C'est donc un rendez-vous. 15h03, vous êtes à l'émission RTC, Classic en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s Je vous parle maintenant d'une autre nouveauté dans le domaine du métal progressif, celle-là plus conventionnelle, puisqu'il s'agit du tout nouvel album de la formation allemande Mekong Delta. qui sont de retour avec un album、euh, intitulé Wanderer on the Edge of Time. Mekong Delta,、euh, qui existe depuis le, le milieu des années 80 qui est dirigé par le bassiste et, et le cerveau de l'affaire Ralph Hubert et、euh, dont les membres、euh, de Rage, Advance et m a s t e r p l a n entre autres, ont fait partie au cours des années. Le nouveau disque est,、euh, selon des connaisseurs, un des meilleurs qu'ils ont fait en carrière et question de vous en faire une idée. On va aller en écouter quelques extraits. Quelques extraits, oui, c'était vraiment pas ça. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des mélomanes de Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM. r o c l a s s i q u e jusqu'à 17h. Kong Delta, une formation allemande de, de métal progressif qui existe depuis le milieu des années 80. On vient d'entendre trois extraits de leur、euh, tout nouvel album Wanderer on the edge of time. On vient d'entendre l'instrumental Intermezzo, cinquième mouvement, qui fait vraiment beaucoup King Crimson. Juste avant, on a entendu A Certain Fool, qu'on a traduit en français par Le Fou.、Euh, C'est une particularité de cet album. On retrouve les titres en anglais et en français, ce qui est vraiment étrange j e la p a r l e comme ça d'un groupe allemand. Au début du b l o c on a entendu la pièce Overture. e u c'est pas la chose la plus originale au monde, mais c'est bien fait et ça semble fait avec cœur et passion. Ça vaut, ça vaut bien un bon 7,5 sur 10. La pochette est très laide, par contre. 15h19, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre dans le domaine du progressif. Dans un moment, on va entendre les formations Blind Guardian et Big Elf, mais tout de suite, on écoute le classique de Yes, Starship Trooper à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l e m o i s les laisses l la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est faux, 89 FM Faites l'expérience de l e x c e l l e n c Vivez les Patriotes de l'UQTR. Vendredi 5 novembre, les Patriotes hockey affront Nipissing au Colisée de Trois-Rivières à 19h15. Samedi 6 novembre, les Patriotes hockey se mesurent à Ryerson au Colisée de Trois-Rivières à 14h. Samedi 6 novembre, les Patriotes natation sont les hôtes de la troisième Coupe universitaire de natation au CAPS de l'UQTR dès 13h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca, Patriotes. CTR une m i s s i o n consacrée à la musique électronique trance aux influences psychédéliques et progressives. En compagnie Pierre-Léchampagne, venez découvrir la p a s e cachée du trance en écoutant un mix continu regroupant plusieurs nouveautés et classiques associés au genre progressif et psychédélique. Venez explorer l'immensité du genre musical en entendant des rythmes dynamiques et embêtants le tous les matin du soir de 21h.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 L'Odyssée Sonorisation fait l'allocation de l'équipement pour le son, l'éclairage, l a u d i o v i d é o et l'équipement scénique. La seule place à Trois-Rivières, c'est l'Odyssée Sonorisation. 971 Runéry e du Pessy à Trois-Rivières. h、ah! e y w、wow, n a d e n p e u e r t r i e n h ben, bonne ta bien. C'est quoi? f e s t o brou. f e s t o quoi? f e s t o brou. Quoi, ça? C'est moi qui l'ai faite. h、hey, Comment tu fais ça? Tu vas chez 20 bières à Trois-Rivières. Tu choisis un kit. C'est super facile. t'as Fait directement chez nous. a h ouais, c'est t-shirt! Ben non! C'est ça qui est le fun, pis en plus, c'est bien meilleur que ce que tu bois d'habitude. On peut même faire du vin.、Eh, c'est pas si simple le temps des fêtes pis n o s p a r t i e s ça! Vin et bière, Trois-Rivières, 5437 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. C'est c'est fou, ça! 89 points. Blind Guardian avec la pièce Stan i l o r n Into the Void qu'on retrouve sur leur excellent dernier album At the Edge of Time qui est paru il y a quelques semaines. Juste avant ça, on a entendu Big Elf avec The Game, s e s t tiré de leur dernier album qui date tout de même de deux ans. Cheat the Gallows qui est paru en 2008 et au début du bloc on a entendu Yes avec un de leurs nombreux classiques. Starship Troopers est tiré de leur album The Yes Album. De 1971. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, mardi、euh, 16 novembre, Os Mutantes seront au National. Ça, c'est vraiment de la visite rare et à ma connaissance, c'est la première fois que Os Mutantes viennent au Québec. EPK seront de retour au Club Soda le dimanche 21 novembre. Le lundi 22, Forbidden, Evil, Gamma Bomb Bonded by Blood seront au f o f o n é l e c t r i q u e Le mardi 23, Ozzy Osbourne et Alford seront au Centre b e l l pendant que b l a c k Guardian, qu'on vient d'entendre, Seront au métropolis avec、euh, Holy Grail et Seven Kingdom et tout ce beau monde-là sera, sera, sera se retrouver au Capitole le jeudi 25. Mardi 30, Psychroptic、euh, et Keep of Callison seront en i m p é r i a l de Québec. Et le mercredi, ils seront au petit campus de Montréal. James Debris, en solo, le chanteur de Dream Theater, sera au Club Soda le jeudi 2 décembre. Killing Joke sera au Cabaret Juste Pour Rire le lundi 6. Le mardi 7, Cataclysm sera en i m p é r i a l de Québec. Et le jeudi, ils seront au Club Soda de Montréal. Joe Satriani sera au Métropolis le dimanche 12 décembre. Le lundi 13, Zappa Place Zappa, Zappa plutôt, sera au Grand Théâtre de Québec. Et le mardi, ils seront au Métropolis. Entre-temps, aura lieu d i m u Borgir qui seront au Métropolis avec Enslaved. Ça, ça va être très bon, Enslaved. Le lundi 13 et le mardi 14, ils seront au Métropolis, ou plutôt à l'Impérial. Qu'est-ce que je raconte là? Le premier soir, c'est au Métropolis. Le deuxième, à l'Impérial.、Euh, Gamma Ray et deux autres groupes seront au Café Campus le samedi 29 janvier. Et、euh, le dimanche 30, ils seront à l'Impérial. Et finalement, c'est quand même loin, mais、euh, le samedi 5 février, Heart, comme je l'ai dit plus tôt, seront à la place des arts. Les billets ont été mis en vente ce 見て。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 q u e c e que je dis là? Au moins une centaine de disques qui sont sortis depuis un an.、Euh, ceux qui recherchent des suggestions d'albums à se procurer pour les fêtes, il、euh, y a sûrement quelque chose qui va vous intéresser là-dedans. Encore une fois, le site se trouve au www.reclassic.net. Parlant de nouveautés, je vous en présente、euh, tout de suite une autre et, et non des moindres puisqu'il s'agit du tout nouveau, nouveau supergroupe, un supergroupe en date, le Quatuor Black Country Communion qui vient tout juste de faire paraître leur premier album homonyme. Euh, depuis l'année dernière, il en est sorti deux autres, c'est-à-dire,、euh, Chicken Foot,、euh, que j'ai bien aimé, et qui, r e s s e m b l a i t euh, Sammy Hager et Mike Anthony de Van Halen avec Chad Smith, des Red Hot Chili Peppers et Joe Satriani. Ensuite, il y a eu Them Crooked Vultures, euh, qui euh, rassemble euh, Dave Grohl, des Foo Fighters et Nirvana avec Josh Homi, des、euh, Queens of the Stone Age et John Paul Jones de Led Zeppelin. u、euh, n groupe que j'ai moins aimé parce que c e s t un peu plus brouillon, à mon avis, un peu Et suis r o p sur le jam pour mes goûts le personnels.、Et、finalement, il y a ces Black Country Communion qui sont formés du bassiste et chanteur extraordinaire Glenn Hughes, qui s'est fait connaître d'abord avec Deep Purple.、Euh, Jason Bonham, le fils du batteur de Led Zeppelin, qui a aussi fait partie de Foreigner et UFO, entre autres. Derek Chorinian, qui a fait partie、euh, des Dream Theater. Et、euh, le célèbre guitariste de blues, Joe b o n a m a s s a Musicalement, musicalement, c'est du hard rock、euh, anglais typique dans la mouvance des grands noms、euh, du genre, comme l'a dit Zeplon, et surtout Deep Purple. Même si le groupe compte、euh, deux américains, ils sonnent vraiment très anglais et、euh, côté composition, c'est vraiment très bon. l Et n n Hughes à mon meilleur un avis, bien c'est o o m p s i t u que r n o amis de h e Crooked m v u la t et c'est u r e s l raison pour laquelle, pourquoi j'ai préféré ce disque, même s'il si est plus conventionnel, mais c'est de toute façon l'idée derrière tout ça, je pense. C'est-à-dire de revenir à un rock plus traditionnel et près des racines du hard du début des années 70. Les critiques branchées vont détester ça à mort et c'est probablement pour ça que j'aime cet album-là. Question de vous en faire une idée, je vais en diffuser tout de suite trois extraits de ce premier album homonyme d e Black Country Communion. Communion. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des médomanes et le seul à d i f f u s e du vrai rock à t o i r e r i i è r C'est Fou89 FM. t o t h e black c on u t r y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 C'est fou ça. 89 f、ouais. o、ouais. to come. Super groupe. Black Country Communion. Groupe qui met en vedette Glenn Hughes, qui s'est fait connaître d'abord avec Deep Purple. Jason Bonham, de Led Zeppelin. Le fils de John, bien sûr. Derek Sherinian, anciennement de Dream Theater. Et le bluesman Joe Bonamassa. On vient d'entendre trois pièces tirées de leur premier album homonyme qui vient tout juste de sortir. On vient d'entendre une composition du guitariste Joe Bonamassa, Song of Yesterday, que Bonamassa chante aussi.、Euh, C'est un des meilleurs moments, à mon avis, de l'album. Juste avant, on a entendu la pièce Bigger Man. Au début du bloc, on a entendu la pièce éponyme Black Country. ouvre et qui est, à mon avis, à mon forme vocale absolument l'album qui humble avis, la meilleure du disque une avis, avis très resplendissante, et est c'est intense et Glenn est la dans à à d'ailleurs, c'est un des aspects pour lesquels j'aime mieux le disque de Black Country Communion. que celui d'autres, d'autres supergroupes, comme, par exemple, Than Crooked Vultures. Glenn Hughes est un bien meilleur chanteur et possède une bien plus belle voix que Josh Homey. e u c'est pas pour rien que certains surnomment Glenn Hughes The Voice of Rock, la voix du rock. Certains ont trouvé ça trop conventionnel comme groupe Black Country, mais personnellement, j'ai bien aimé cet album qui en est véritablement un de rock pur. Je lui donne un bon 8,5 sur 10. 16h07, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain L'Affaire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un petit bloc que je dirais, ben, quasiment à moitié grunge puisqu'on va entendre dans un moment Soundgarden et Alice in Chains. Mais tout de suite, on écoute Armored Saint à l'antenne de Sifu 8 9 FM. Cynical view that has been taken is blowing my mind. I can't seem to piece it all together. I know it takes time to unwind, to let the dust settle and let cooler heads prevail. Always give me every marble, then kiss my ears. Each and every day I rise from the ashes I've left behind to start new, push through. They say it's not meant to be. Well, I'm p a r t in the sea. Oh, gotta Teeny piss. Oh, I'll never know. Fall out from a teeny. i n p Sets up a challenge for destiny. Each and every day I rise from the ashes I've l e f t behind to start anew. Push through. They say it's not meant to be. Well, I'm part in the sea. Oh, I gotta live. De la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les patriotes de l'UQTL. Vendredi 5 novembre, les patriotes hockey affrontent les p i s s i n s au Colisée de Trois-Rivières, à 19h15. Samedi 6 novembre, les patriotes hockey se mesurent à Ryerson, au Colisée de Trois-Rivières, à 14h.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 C'est fou ça. Ça va bien. 89 p n s ça, c'est vraiment bon. Alice in Chains avec Check My Brain. C'est tiré de leur、euh, dernier album Black Gives Way to Blue qui est paru l'automne dernier. Et merci aux auditeurs qui m'ont appelé pour me dire que je leur faisais plaisir. Vous aussi, vous vous faites plaisir. Juste avant ça, on a entendu Soundgarden avec Birth Ritual. C'est tiré de, à la base, c'est paru originalement sur la trame sonore du film Singles de 1992. Mais on retrouve aussi cette pièce-là sur la compilation qu'on a sortie de Soundgarden il y a quelques mois. Euh, c'est-à-dire Telephantasm. Au début du b l o c on a entendu Armory Tint avec Tainted Past. C'est la version acoustique qu'on r e t r o u v e sur leur album compilation. Très bonne compilation de leur part. Et Nod to the Old School qui est paru en 2001. 16h23, vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un peu de shock rock et du glitter. Dans quelques minutes, on va entendre Alice Cooper avec un extrait de son excellent nouvel album en spectacle. On va aussi entendre Motley Crue avec un classique, mais tout de suite, on écoute les Murder Dolls sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélamades. e la seule, absolument la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89 FM!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 C'est fou ça. 89.1. 休息 j u 1 7 h Cooper avec la version concert de Poison qu'on retrouve sur son tout nouvel album et DVD en spectacle intitulé t h e a t r e of Death. Enregistré en 2009 au Hammersmith de Londres et qui vient tout juste de sortir et qui donne une très bonne idée du concert que Alice a donné l'été dernier à Montréal au Heavy MTL. Évidemment, c'est pas pareil d'écouter un concert dans son salon que quand on est au premier rang dans une, dans une atmosphère électrique et survoltée, mais au moins ça donne une petite idée de, de, de ce que c'est. Ce、euh, le DVD nous montre le concert au complet, chose que Alice n'a pas fait à Montréal puisqu'il joue. J'ai dans a i joué un s f e t v Le concert était donc plus court et ce DVD-là nous permet de voir、euh, le show au complet.、Euh, je l'ai dit précédemment, si je n'avais pas vu Paul McCartney et Roger Waters、euh, cette année, le concert de Alice aurait été、euh, le meilleur auquel j'ai assisté. en 2010. Juste avant Alice, on a entendu un classique de Motley Crew, Kickstart My Heart, du non moins classique album Doctor Feel Good de 1989. Au début du b l o c on a entendu les émules de Alice Cooper, les Murder Dolls, avec Chapel of Blood, une pièce tirée de leur tout nouvel album intitulé Women and Children Last, qui est p a r u il y a quelques semaines. 16h39, vous êtes à l'émission r a c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Il me reste peu de temps avec vous. Il me reste seulement 20 minutes. On va y aller avec du matériel plus musclé. Dans un moment, on va entendre Exodus et Death Angel. Mais tout de suite, on écoute S.O.D.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 <L ange. S 2> fou, ça. 89%! The worst is yet to come. Les Californiens Death a n g e l avec la pièce Death of the Meek, tirée de leur、euh, tout nouvel et très bon album Relentless Retribution qui est paru il y a quelques semaines. Juste avant ça, on a entendu d'autres Californiens et aussi de San Francisco, Exodus avec la pièce éponyme, la version spectacle qu'on retrouve sur leur album Another Lesson in Violence de 1997. Et au début du bloc, on a entendu SOD, Stormtroopers of Death, avec un classique, un de leurs classiques, Sgt. D and the S.O.D., la pièce qui ouvre leur album Speak English or Die, paru en 1985. 16h55, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami,、euh, Simon f é d i b é l'historien de C'est Fou, pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Encore une fois, des palmarès sans rappel vont suivre dans un moment avec mon autre ami Mathieu Plante. Ce sera suivi à 20h、euh, encore de d'autres amis, les lutins de l'enfer pour、euh, les amateurs de métal plus extrêmes. Amateurs de rock, n'oubliez pas l'émission de l'autre de mes nombreux amis, Fred、Duh. Durant le voyage insolite, lundi prochain à 19h, et mon grand ami, le Dr. Pendragon, avec réanimation toujours le mardi à 21h pour une bonne dose comme ça de métal et de monstruosité orale. La semaine prochaine, dans les c l a s s i q u e je vais vous présenter entre autres le tout nouvel album de Cradle of f i l t h Darkly, Darkly vs. Versa.、Euh, je vais aussi vous présenter un groupe anglais obscur de la fin des années 60. Du nom de Skid Row, qui n'a absolument rien à voir avec、euh, le groupe de Sebastian Bach, que tout le monde connaît, groupe américain des années、euh, 80. Sebastian Bach, lui, était canadien.、Euh, je vais vous présenter une façon e n t i e r d'un autre album classique paru en 1970, en l'occurrence Just a Poke, de la formation Sweet Smoke. Et évidemment,、euh, Simon Frisbee sera là encore une fois pour présenter les éphémérides du Rock. Et n'oubliez pas que Rock c l a s s i q u e débute dorénavant à partir de partir à 11h05, Je u s t après les n o u vous e e de l l s d r a i c a a a n d Je v o laisse avec une dernière pièce. une pièce de Anvil. En fait, c'est la première pièce qu'ils ont composée,、euh, mais on, ils l on t enregistrée seulement dernièrement puisque,、euh, ils ont, e e s t e en bonus track, pas <rire> en bon français, sur leur dernier album, 13, qui est paru l'automne dernier, la pièce Thumb Hang. Et je vous souhaite une très belle fin de semaine. Salut!